Lundi 17 octobre, Madame, Monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Hausse des prix des produits BRAUDIDE ce lundi, une hausse variant entre 200 et 700 francs burundais. Dans cette édition, vous aurez la réaction des citadins et de l'association des consommateurs uh, Abuko qui décrit tous cette mesure. Grogne des habitants de la colline Tenga, en commune ils réclament des compteurs électriques. Le directeur général de la régie des heures assure. Cette demande sera concrétisée début novembre de cette année. Et la chronique sportive de ce lundi nous parle des conséquences du dopage chez les sportifs. Des précisions que vous aurez dans cette édition mise en onde par Eric Wimana. Bonjour et bienvenue. Captez Issa Naniro, écoutez la différence. Parlons commerce pour débuter cette édition hausse des prix euh, des produits bras de ce lundi. Dans un communiqué de cette entreprise datant de ce dimanche, cette brasserie et limonaderie du Burundi évoquent une augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie. Ainsi, cette hausse varie entre 200 et 700 francs Burundais par bouteille. Et la bouteille premium 72 centilitres passe de 1500 à 1700 francs Burundais. Celle de 50 centilitres passe de 1000 à 1200 francs Burundais. Pour l'Amstel 65 centilitres, son prix passe de 1900 à 2500 francs burundais, tandis que celle de 50 centilitres passe de 2500 à 2100 francs burundais. Pour l'Amstel Bok 33 centilitres, son prix est de 2100 francs burundais alors qu'il était à 2400 francs burundais, soit une augmentation de 700 francs burundais. L'Amstel Royal passe de 2200 à 2600 à Nyongera de à 1200 tandis que Viva Malte et Tangawizi passe de 800 à 1000 francs burundais, soit une hausse de 200 francs burundais. Et la dernière hausse des prix des produits bras euh, datée de mai 2021 et certains consommateurs de ces produits bras ainsi que certains euh, détenteurs de débit de boissons mairie de Bujumbura S'insurgent tous contre la mesure de revoir à la hausse les prix de ces produits à partir de ce lundi, qui se sont exprimés au micro de la radio Isang Je trouve que c'est pour la première fois que les prix de ces produits soient revus à la hausse en de telles proportions et demande au gouvernement d'intervenir pour l'intérêt général de la population. Suivez ce micro baladeur de la radio Isang On n'a pas bien accueilli cette mesure car nous sommes dans une situation de pauvreté. L'important est de garder les prix qui étaient fixés avant. C'est une mesure que l'on a mal accueillie. Ces produits, on ne les voyait même pas avant. On se demande si maintenant ces boissons seront disponibles. Notre ambition est que l'on maintienne les prix d'avant. J'ai mal accueilli cette mesure car revoir à la hausse les produits braloudis, c'est revoir les prix des autres produits de première nécessité, notamment le riz et le haricot. Il faut que le gouvernement puisse suspendre cette mesure et maintenir les derniers prix. Cette revue à la hausse des prix des produits de bradis ne nous a du tout enchantés. C'est ajouter du drame au drame, car les prix des autres denrées, à savoir le haricot, le riz, les grains de maïs, ont déjà grimpé. Le carburant est compris. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de ne pas mettre en application cette mesure de la baroudie car elle vient empirer la situation de la population qu'il était censé protéger et procéder à la diminution des prix de tout ce dont la population en a besoin. La population bournaise se procurait beaucoup de produits baroudis, surtout pendant les festivités. Il faut que le gouvernement se penche sur cette question. Et L'association des consommateurs du Burundi déplore cette mesure. Le président de la BUCO parle d'une décision prise unilatéralement car euh, c'est la Burundi dit-elle, jouit du monopole sans concertation de toutes les parties prenantes. Selon Pierre Ndouayo, le gouvernement doit suspendre cette mesure sans prise, sans raison valable. Suivez à Pierre Ndouayo, président de l'association des consommateurs du Burundi au micro de Francine de Rokoubgaï la mesure qu'elle vient de prendre inégalement la braludi, et profitant justement de son quasi-monopole et de commercialisation des boissons, alcoolisées et non alcoolisées. Donc c'est une mesure qui est vraiment déplorable. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, et le gouvernement avait même interdit à certaines entreprises, notamment la braludi, de revoir le prix de leurs produits et nous ne comprenons pas comment la braludi peut décider de hausser les prix jusqu'à 25% pour certains de ces produits. Est-ce que vous croyez que la mesure euh, c'est Une décision qui a été prise seulement par la Brarodi. Nous voyons que c'est une mesure qui a été prise unilatéralement parce que sous d'autres cieux, quand des mesures tendent à hausser le prix des produits, les communiqués qui sortent j'insiste que il y a eu une concertation entre toutes les parties prenantes, mais par les raisons comme vous avez vu le communiqué qui est sorti ce n'est qu'un communiqué qui est sorti par chargé de la communication, ce qui dénote justement son manque de concertation et de la part de la Brarodi. c'est pourquoi nous disons que des mesures pareilles Surtout qu'il vient au moment où le gouvernement était en train de tout mettre en œuvre pour faciliter la population à accéder à certains produits de base, à certains euh, produits essentiels. Et la Bordi vient justement s'inscrire en fond contre cette mesure. Et c'est pourquoi nous espérons que cette mesure sera suspendue par le gouvernement qui, ces derniers temps, s'est montré quand même qu'il se préoccupe et, du bien-être de sa population. Pierre Andouayo, président de l'Association des consommateurs du Burundi à beaucoup uh, Parlons toujours de cette uh, problématique uh, de hausse des de prix uh, des de produits braroudis. Lors des conseils des ministres des 3 août et 7 octobre de cette année, la question de uh, cette question a uh, été analysée en conseil des ministres. Ces deux conseils ont estimé que cette hausse devrait être précédée par la capacité uh, de ces entreprises uh, dont la braroudi dit à satisfaire le marché national. Le Conseil des ministres du 7 octobre de cette année a appelé le ministre du Commerce à fixer des prix qui ce que le consommateur de faibles faible moyens ne soit pas affecté. Suivez Prosper Nhargami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Le point commun pour tous les trois produits est que la demande est largement supérieure à l'offre.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 Le Conseil des ministres a demandé au ministre en charge du commerce de tenir compte de la réalité du marché et de réajuster les prix, tout en veillant à ce que ce réajustement n'ait pas une grande répercussion sur les prix des produits consommés par les gens à peu de moyens. Une hausse des produits braroudis tout en sachant que le gouvernement burundais représentait au conseil d'administration de cette entreprise braroudie. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h40, dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. La population de la colline Tenga, de la zone Ruirizi, en commune de Moutimbouzi, demande à la régie des eaux de leur donner la permission de s'acheter des compteurs électriques qui font savoir que cela fait plus de trois mois que les poteaux et fils électriques sont déjà installés sur la dite colline sans autorisation de se connecter à ce réseau. Au sein de l'administration locale, l'on fait savoir que non seulement la période écoulée est longue, mais également que certains coins de cette colline n'ont pas été servis suivant ces habitants de la colline Tenga. Si on voit les poteaux, il y a des fils, et là ça fait plus de cinq mois, si je ne me trompe pas, On nous a dit qu'il y a du courant dans ces poteaux ici. Mais malheureusement, on n'en consomme pas. On ne sait pas pourquoi. Que nous, les gouvernements nous viennent en aide, vraiment. Qu'il ait pitié de la population de Tenga-Kagiruri. À la régie des eaux et au gouvernement, nous demandons qu'on puisse nous aider afin de pouvoir accéder à ces compteurs. On dit que ceux-ci ne sont pas jusque-là disponibles, mais c'est une question qui devrait être traitée rapidement pour nous faire sortir de l'obscurité. Le problème est que nous ne sommes pas autorisés à se connecter sur le réseau électrique pour alimenter nos maisons. Nous voyons des poteaux et des fils électriques qui flottent au-dessus de nos maisons, mais sans possibilité de raccordement. Je ne sais pas si l'État peut nous être utile afin de pouvoir autoriser l'achat des compteurs dans le but d'améliorer notre quotidien. Vous savez, vivre dans l'obscurité est un facteur qui favorise le vol nocturne et qui est devenu un casse-tête ici. On nous dit que les câbles qui flottent au-dessus de nos maisons sont connectés sur le réseau électrique de la Régie des eaux. Si les compteurs sont disponibles à la Régie des eaux, qu'on nous autorise de les payer afin d'électrifier nos maisons et ainsi jouir des retombées du développement et faciliter les études à domicile de nos enfants. Et sur ce, le directeur général de la Régie déshora sur uh, cette population de Tenga. Bientôt, uh, il, sera, uh, il aura l'autorisation d'acheter ses compteurs électriques. Jean-Albert Manigomba précise que cette action est prévue début novembre de cette année. Suivez-le au, au micro de Charles Makote. Pour la, la livraison des compteurs, il va attendre quelques jours parce que le premier lot qui Des compteurs qui sont venus via avion sont déjà terminés. Nous attendons l'arrivée de beaucoup de compteurs qui vont arriver ici via la voie maritime. Je passe d'ici le 20, ils seront déjà à Dar es Salaam. Et puis avec le processus de dédouanement euh, d'ici début du mois de novembre, les compteurs seront déjà au stock de la des eaux et la population pourrait revenir euh, acheter les compteurs. Quand on a commencé ce projet d'électrification de la colline Tenga, c'était en 2019, si je ne me trompe pas, il y avait des endroits où il n'y avait pas de maison. On avait un plan bien déterminé, là c'est vraiment où il y avait des maisons. Alors, l'entrepreneur qui a réalisé ce projet... Lui, il exécutait seulement ce qui se trouvait sur le contrat. Ce que je peux dire à la population, les gens qui ne sont pas rapprochés par les poteaux, la régie des eaux bientôt va faire son travail. Comme nous l'avons déjà fait à Ruziva, nous allons faire aussi à Tenga, la régie des eaux MM va faire une extension pour rapprocher les poteaux à la population. Il faut que la population soit racilée, nous sommes ici et nous allons faire tout le possible pour que toute la population d'Otenga soit électrifiée. Radio Isanganiro, chronique sport. Parler du dopage, l'on évoque des médicaments ou produits qui changent les conditions des joueurs qui les prennent lors des compétitions. Docteur Jean-Claude Madjanberi, médecin spécialiste dans la médecine des sports, indique que ce genre de médicaments euh, sont interdits pour toutes les disciplines sportives reconnues au niveau international. Les détails avec Marie-Claire Kadenes. Le dopage est la prise des médicaments ou des produits qui peuvent changer les conditions physiques d'un joueur. Explication de Docteur Jean-Claude Madjanberi. Jambélé, médecin spécialiste du sport. Le dopage, c'est la prise des produits ou des médicaments, je dirais, qui changent les conditions physiques d'un joueur ou bien d'un sportif. Et donc ces produits sont interdits dans beaucoup de disciplines. Et dans presque toutes les disciplines, ces produits sont interdits. Il ajoute que la liste de ces médicaments considérés comme dopage sort chaque année par l'Agence mondiale de l'antidopage. En football, ce n'est pas la FIFA qui sort cette liste, mais il y a ce qu'on appelle l'Agence mondiale de l'antidopage qui fait des recherches chaque année et établit une liste de substances qui sont considérées comme si, une fois introduites dans le cordon sportif, il a cette capacité de modifier les conditions physiques du cordon sportif. Ce qui peut faire que le sportif peut produire des résultats qui diffèrent des résultats qu'il allait produire s'il n'avait pas pris ces produits. Ces dopages sont considérés comme des stimulants du fait qu'un joueur habitué de les prendre n'affiche pas un bon résultat s'il n'a pas pris ces dopages. Euh, les conséquences pour ces joueurs, c'est que, donc si tu es habitué à prendre ces produits avant de jouer, donc si tu les appuies, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas fournir d'efforts parce que c'est comme des stimulants, ce sont des produits qui peuvent te stimuler à fournir beaucoup d'énergie et cela vous entendez bien que ça peut influencer les résultats. Dans la prochaine chronique sportive, docteur Jean-Claude Demadjambéré expliquera les genres de médicaments se trouvant sur la liste des dopages. Marie-Claire Cazanese, voilà à 13h09, 10 minutes dans le studio de la radio Isanguilou. Cette édition Permettez de vous rappeler que l'on a parlé dans cette édition de la hausse des prix des produits Brachoudi dès ce lundi, une variation entre 200 et 700 francs brondés Ah, des citadins et des détenteurs de débit de boissons se sont exprimés ainsi que l'Association des consommateurs Abuko. Ils décrivent tous cette mesure, une mesure qui a été prise tout en sachant que le gouvernement burundi est représenté au sein du conseil d'entreprise de cette société dont, euh, je cite la Braroudi. Dans cette édition, on a également parlé des habitants de la colline Teng, en commune de Moutimouzi, qui réclame et des compteurs électriques. Sur ce, le directeur de l'Argie des heures une c'est une demande qui sera concrétisée début novembre de cette année. Et vous venez de l'entendre, la chronique sportive de ce lundi était centrée sur les conséquences du dopage chez les sportifs. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Eric Wimana qui a assuré la mise en de Très bonne journée à tous, à tous, au revoir. Actualité régionale Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette revue de presse régionale. RDC, 12 personnes tuées à la machette en Ituri, écrit le journal Actualité.cd. Des miliciens non encore identifiés ont tué 12 personnes à la machette vendredi dans un village d'Ituri, une des provinces de l'Est de la RDC, en proie depuis des années aux violences des groupes armés, a-t-on appris des sources locales Selon le journal Actualité.cd, des hommes armés s'en ont pris vendredi matin aux habitants du village Massommé, à 5 km de Komanda Centre, dans le territoire d'Irumu a précisé à l'AFP Gustave Kakani, président de la société civile de la chefferie de Basili dans son territoire de la province d'Itouri. Les victimes sont des femmes et des hommes découpés à la machette. Certains corps ont été décapités, d'autres retrouvés ligotés. Les victimes ont subi une torture atroce avant d'être exécutées, ajoute Gustave Kakani. Les corps ont été emmenés dans un centre de santé en attendant d'être enterrés. Ce territoire d'Ilumu est régulièrement le théâtre d'attaques attribuées aux rebelles du groupe ADF, Forces démocratiques alliées, présentées par le groupe djihadiste État islamique comme sa branche en Afrique centrale. Le parti Tchadema veut que le gouvernement tanzanien fasse une déclaration pour augmenter les prix de denrées alimentaires et des produits, rapporte le journal Mwanaïch. Le Parti démocratique et du développement Tchadema a appelé le gouvernement à faire une déclaration officielle devant le Parlement et à l'intérieur du Parlement pour expliquer la stratégie visant à faciliter la baisse des prix des denrées alimentaires et à éviter à la nation le fléau de la faim en raison de la présence de la pénurie alimentaire, indicateur dans les prochains mois. Le journal -Inch précise que la déclaration a été faite par le secrétaire général de Tchadema John Mnika lors de la clôture de la formation des agents qui seront utilisés pour enregistrer les membres via le système numérique qui commence officiellement dans les trois états de Morogoro, Kilombero et Mlimba dans la région de Morogoro. Mika regrette que la nation célèbre la journée mondiale de l'alimentation au moment où les Tanzaniens pleurent à cause des conditions de vie difficiles dues à la hausse des prix des denrées alimentaires alors que le gouvernement reste silencieux. Selon lui, le gouvernement ne devrait pas attendre que la colère du peuple augmente car si la faim augmente ou le coût des denrées alimentaires, le Tchadema ne pourra pas participer au contrôle de la colère du peuple. Le cambriolage en tête du crime à Lango. Rapport de police. Titre le journal des Daily Monitor. La police a enregistré 1030 cas de vol de juin au 2 septembre. Au moins 340 cas ont été enregistrés en juin, tandis que 385 et 305 cas en juillet et août, respectivement. Les affaires impliquent des cambriolages, des vols, des motos et des véhicules. Selon le journal de Daily Monitor, M. Jimmy Patrick Okema, porte parole de la police régionale du nord de Kyoga, a attribué le crime à des voleurs de rue. L'un des véhicules a été volé à Ojuina, dans la division ouest de l'Ira City, en août. Pour ce, il a exhorté le public à rester vigilant. La police a également relevé... En raquette au braqueur de moto avec un réseau de la Dilango, M. Rajab Chaban Oguang, président de la cellule B des quartiers pour personnes âgées de la division et de la ville de Lira, attribue la situation aux enfants de l'arc. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse régionale. Elle a été présentée par... Vestine Outoye en collaboration avec... Léonce Vitalivo. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Actualité.